Mais tout de suite, nous sommes avec Hervé. -Huch. Bonsoir. Comment ça va, Hervé Ça va super, et toi, Guillaume t'es impeccable Il y ouais. a fait beau aujourd'hui Ouais, super Franchement, euh, enfin, ce matin, plus, euh, l'après-midi, un peu moins Ouais, mais les gens ils s'en foutent, là, dans ce qu'on leur raconte, là. C'est euh, clair C'est euh, la musiques, le plus important C'est clair Bon, alors, qu'est-ce que tu nous aurais préparé de bon ah, Plein plein de bonnes choses ce soir, euh, donc, euh, toujours pareil, hein, New Wave, euh, Acid, New Beat, Retro House, euh, 8590. 90 mm -hmm. qui sont les nouveaux... Euh... La nouvelle tendance de Remember of Past ah ouais, pour a, la fête. Qui a tourné un petit peu, justement, de tendance depuis ces dernières semaines. Voilà, voilà. C'est bien, juste Un mix-up de tout ça. Euh, cocktail explosif pour faire la fête, pour euh, redécouvrir des, des vieux tubes qui ont, qui ont marqué une génération euh, d'anciens clubs, etc. Euh, tous ces titres que vous allez pouvoir retrouver euh, le 2 août, puis au mois d'octobre, ouais, et au mois de décembre, etc. etc. D'accord. Voilà. Pour ton anniversaire, en plus, des ouais, de très grosse soirée à euh, Remember of Past, 100% Europe, ça va s'appeler. Ouais. Rop une fois. Rop. Avec euh, Didi G, euh, moi, etc. Plein de gens. Ça va la fête. Ça va être bien. Donc, toujours au-dessus de Castel à Courtrai. Exactement. Très, très beau décor. Oui. Accueil chaleureux. Oui. De plus en plus de monde. On retrouve, hein, comme je viens de le dire, les anciens, grâce à ce nouveau thème, les anciens clubbers, etc., euh, qui sortaient au 50, au début de That's The Villa. Vraiment la, grosse, vraiment la première période, quoi. C'est vraiment, vraiment génial. Les gens qui sortent plus depuis deux mois. Enfin, qui sortent uniquement euh, mes soirées. Euh, qui sont mariés. J'ai de tout. J'ai des jeunes, des moins jeunes, euh, des punks, des gothiques, euh, des gens des New Wave, de, de tout. Des... C'est un, un melting pot. mais de fait C'est ça qui est, qui est génial. Voilà, c'est ça. C'est l'ambiance. Euh... Enfin, tout le monde, justement, est euh... dans l'ambiance voilà, voilà. <rire> je suis calme ce soir. Je sais pas ce que j'ai. Pas écoute bon, euh... tu écoutes fatigue Ça peut arriver de temps non, en temps. Non, je peux fatiguer. Non. Je suis détendu, voilà. Prends une bouteille d'eau. Ouais, comme tu vas toujours au régime, hein, tu le sais. C'est trois ans et demi qu'on en parle, donc. Euh... Ah, ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hein ça marche. Tu es beau ce soir, toi. bah écoute, euh, j'ai envie de dire comme d'habitude. Il y a rien de spécial, enfin euh, rien de particulier. Ventard. C'est toi avec tes lunettes. Voilà. Enfin, on va <rire> les mettre, on va cacate. Non, c'est pas, je suis content. Non, monsieur, c'est ouais, ouais, nul. C'est nul, c'est nul. C'est archifaux. Voilà le 2 août. Allez. Hein À bientôt. <rire> Bonne nuit. <rire> Allez, ça va être bien ce soir, je pense. Je suis en forme. Ça va être terrible. J'ai entendu quelques gaie. sélections euh, qui préparaient. Ça va être très, très bien. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci à toi, Guillaume. Mais de rien. Hervé, tu es toujours bienvenue. Vous pouvez m'appeler les gens. C'est vrai qu'on m'appelle, mais des fois, on m'appelle pas. C'est bizarre. pas Non, pas du bah, tout. Attends, les gens, ils peuvent appeler, il n'y a pas de problème. Ah, ouais, ouais, pas beau, tu ouais. bondis sur le standard étoile 32 là-bas. Ah, ouais. <rire> Excellent. Ciao, ciao. Allez, tout de ces terrés pour l'émission Women on passe toujours en pleine forme, Il vous accompagne jusqu'à 22h30. Bonne soirée à tous. Sam. Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy out, out. Galaxy. out, out. Galaxy. of time. Galaxy, Galaxy out of time. Out of time. Out of time. Move your body, move your body, move your body, move your body, relax your body, relax your body, relax your body, relax your, body, relax your soul. and <laughs> Now let's work this, cause the bone, bone, bone, come on, work.